Dans le podcast Auto, Jean-Benoît Gagné, votre animateur et encore une fois cette semaine, le Quatuor est rassemblé, moi-même, bien sûr, votre animateur, avec moi pour ma compagnie, Martin Sagala. Salut Martin! Bonsoir, ça va bien? et qu'on va... Oui, ça va très très bien. On va essayer de te faire jaser un peu plus cette semaine. T'as un sujet pour nous, quel sera-t-il? Oui, j'ai de la difficulté à trouver un titre cohérent, mais je vais parler des options qu'on retrouve dans les véhicules modernes, qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'elles sont modernes, mais bien souvent, c'est très loin d'être le cas. Oh, ok. Intéressant. Donc, à suivre un petit peu plus tard dans l'émission, on a aussi Jean-François Beaulieu. Salut, Jeff. Salut. Qui sera notre observateur, commentateur oui. cette semaine dans le show. Exactement. Et on Avec est là... l'arbitre oui voilà et pour mettre le feu aux, le feu aux poudres Luc des armes avec une critique automobile cette semaine. Ben oui ben moi je brûle du cas je vais vous parler de la Cadillac CTS cette semaine je conduis une Nissan une Ponno la, la Nissan Micra cette semaine passée cette semaine je conduis un Jeep Cherokee Oh, oui. euh, dont Je suis loin du micro. Oui, donc je vais vous parler dans, dans, dans quelques semaines et puis euh, mais aujourd'hui, je vais vous parler de la Cadillac CTS. Et hey, ah. voici donc tout de suite avec avec cette voiture-là, on va commencer avec toi. Cette semaine, un beau shot de même, on s'est dit on gardera pas ça pour la fin. On va commencer avec on le plot principal. Cadillac, ouais, euh, c'est euh, bon, Cadillac essaie de, de se refaire une image depuis depuis une coupe d'années On essaie pas qu'on essaie de refaire c'est vraiment la, les, les voitures en tant que elles on améliore les technologies, on améliore le look euh, mais on essaie d'attirer une nouvelle clientèle, on veut une clientèle un peu plus jeune. On, Cadillac essaie d'enlever l'espèce de Ça doit juste faire 10 ans. Ouais, c'est ça mais ça ça fonctionne quand même avec les l'OTRS puis avec les nouveaux modèles qui sortent. Euh, on, on réussit à attirer peut-être une clientèle un peu plus jeune, puis on, on voit là euh, que tranquillement, euh, l'âge moyen du propriétaire de Cadillac est en train de, de descendre un peu plus bas, ce qui est une bonne chose. Euh, bon Moi, j'ai euh, eu la Cadillac CTS V6. Euh, C'est une CTS 4, donc une Cadillac euh, quatre roues motrices. Donc, euh, V6, pour la, euh, la V-Sport, pas la V6 double turbo, mais la V6 euh, régulière. Si on regarde, euh, dans, ce qui est intéressant de la CTS, c'est que vous avez le choix euh, de ce que vous voulez. Il y a une CTS coupée, donc un modèle deux portes. Il y a une CTS berline à quatre portes, qui est celle que j'ai eu pendant une semaine. Puis, euh, il y a aussi la CTS version familiale, donc une CTS Euh, « station wagon », qu'on pourrait dire. Fait que vous Selon avez moi, vraiment... c'est la plus belle des trois, même. Ah, ah tu veux, moi, je suis pas d'accord avec toi. Oh, moi, ah ouais. je, je trouve la, la plus belle, à mon à mon goût, c'est vraiment le coupé. Ben, le coupé, oui, est très beau. Moi, j'aime moins le derrière, par exemple. Du, du coupé? Ah, tu veux, moi, je, je l'aime plus. Mais on, on en reviendra, mais qu'on si coup... soit rendu... Ouais. C'est ça. On en, rev... on en reparlera, mais qu'on soit rendu à, à l'arrière de la voiture. Euh, donc, C'est ça. C'est une voiture qui n'est pas nécessairement peu dispendieuse à l'achat. Si on regarde la plus basse des euh, CTS berline, moi j'ai eu la berline, je vais vous parler surtout de la berline, euh, on parle de 52 dollars qui est le prix de base. Si on regarde euh, dans la plus chère, Euh, sans toutes les options la CTS Vesport Biturbo euh, on parle de 76 545 puis le modèle que moi j'ai eu pour une semaine était 75 250 donc c'est vraiment des la... pacotilles c'est ouais. beaucoup d'argent mais c'est beaucoup de technologie puis c'est quand même beaucoup de voitures si on regarde l'extérieur de la voiture euh, j'aime beaucoup l'avant la calandre Cadillac est assez imposante mais c'est pas mal plus jolie que ce qu'on peut retrouver peut-être chez Lexus, avec l'espèce d'ouvre-bouteille qu'ils ont. Là. Euh, le, le, la calandre de Cadillac est grosse, mais est jolie. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les, les phares. Les phares sont étirés sur les côtés de la carrosserie, puis on a une ligne de lumière à DEL des, des DEL qui descendent vraiment, qui font le tour, qui viennent... contourner les euh, forts anti-brouillard aussi, ça donne un look vraiment incroyable, surtout le soir quand on, on soit on déverrouille la voiture ou on, on part l'auto, ça, ça fait une belle ligne de, de, de lumière ADEL, c'est vraiment super beau. Euh, le look de la voiture est vraiment est vraiment belle, de côté aussi on a, on a une belle ligne, on a des belles jantes, euh, moi j'avais des, euh, des gros jantes de 19 pouces sur l'auto, c'était super joli, euh, Là où ça, ça crée un peu, pour à mon avis, c'est l'arrière. Tu sais, on parlait du derrière des voitures. Je trouve qu'on a mis beaucoup euh, de détails à l'avant. On était on dirait qu'on était super inspiré pour faire l'avant, le côté. Puis quand on est arrivé à l'arrière, on a comme en, manqué un peu d'imagination. Euh, les, les feux arrière sont juste comme carrés, sont, sont chaque côté, puis c'est tout. Euh, Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est pour ça que j'aime mieux la version euh, station. Ah, OK. Je trouve l'arrière, on, on dirait ils ont pris la peine de le travailler avec les lumières qui montent dans les côtés. puis Mais le coupé aussi comme ça. Le coupé, tu as comme les, les lumières à, qui montent. Il est à cheval entre les deux, dessus. je trouve, le coupé. Le coupé Moi... est à cheval un peu entre les deux. Fait que c'est ça. Fait que c'est la seule chose qui un peu, euh, que j'ai trouvé un peu moins beau de la voiture. C'est son arrière. On dirait qu'ils ont juste un peu moins travaillé. Euh, mais pour le reste, c'est une voiture qui est vraiment... superbe elle a une prestance euh, sur la route, c'est vraiment joli. Ouais, ça a beaucoup de classe, c'est pas c'est pas surfait, euh, ça a un look, on sait tout de suite que, que c'est une Cadillac quand on la voit, euh, mais c'est c'est fait avec classe, c'est fait avec bon goût. Euh, moi je l'avais d'une couleur qui était un, un prune, euh, fait que souvent euh, car que c'était sombre, elle avait l'air comme grise, foncée. Euh quand qu'elle était au soleil, il y avait des reflets de mauve dedans à cause de la couleur prune, fait qu'elle a changé un peu de couleur selon euh, selon le soleil qui avait, avait à l'extérieur. Devait... Ouais. Fait que c'était c'était c'était quand même très joli. Fait c'est une voiture de l'extérieur vraiment superbe. Euh, à l'intérieur, ben c'est là, là qu'on qu voit euh pourquoi on paye vraiment des sièges en cuir de, de, de haute qualité. L'intérieur, si je compare avec la MKZ que j'ai fait il quelques semaines, je trouve l'intérieur de la Cadillac est, est mieux réussi. Euh, les sièges sont un peu plus gros, par exemple. J'ai peut-être aimé un peu plus les sièges profilés qu'on avait dans le MKZ, sauf que les sièges de la Cadillac sont plus confortables. Ils euh, sont, sont très jolis. On a une petite insertion. Euh, du, du de d'une partie du logo de Cadillac euh, au au centre du siège euh, les, les les portières euh, dans la la MKZ j'avais dit j'avais trouvé tout ce qui était dessus de portière et tableau de bord le, le matériel qu'on avait utilisé était bien eh, pas ouais, top le, top le vinyle Ford le ouais le vinyle euh Tandis que le Cadillac, c'est vraiment, on a du suède, on a du cuir, c'est doux, touché, c'est mieux fini. Euh, le volant aussi est hyper confortable, volant chauffant. Euh, comme, si dirait, il... comme dirait un enfant, j'ai rencontré l'autre jour, ça goûte bon dans les yeux. Oui, c'est ça, ça goûte bon dans les <rire> yeux. L'intérieur est super est super bien fini. Euh, comme je disais, c'est des matériaux de qualité, volant ajustable en hauteur télescopique. On a aussi... Le même système que j'avais que j'avais dans la MKZ c'est que l'ajustement du volant se fait électrique, Siège ajustable aussi électrique, Siège chauffant et ventilés comme j'avais dans la Soul la semaine passée et dans la MKZ aussi. Euh, à part de ça, on avait bon le système ce que ce que j'ai aimé premièrement le tableau de bord, nos cadrans principaux, euh, c'est fini les aiguilles euh, analogiques, c'est complètement digital puisqu'il est le fun si on peut changer le thème et la position des cadrans euh, ou où les informations qu'on va nous afficher. Quand j'ai eu la voiture le lundi, j'avais un cadran classique qui faisait plus c'est Cadillac, on dirait, c'est plus euh, plus un peu plus âgé, un peu moins euh, flashé, peut-être un peu moins un peu moins flamboyant. puis j'ai commencé à jouer avec les thèmes puis j'ai changé ça pour un cadran qui avait l'air plus sport avec des reflets de rouge les aiguilles je, je mens pas les aiguilles pour le, le, la, la rotation du moteur puis les les aiguilles aiguille de vitesse on avait l'impression presque que c'était un sable laser avec l'espèce de reflet blanc qui montait rouge on dirait que c'était un sable de Darth Vader quelque chose comme ça c'était c'était vraiment c'était vraiment super beau comme cadran puis je pouvais changer les informations que je voyais on a aussi un heads up display un un un, un, un, un, un voyant à tête haute wow. ça Ça met euh, la vitesse ou d'autres informations affichées dans le pare-brise juste à la hauteur des yeux. Puis ça, on peut ajuster la hauteur où euh, le reflet va se faire. Donc, si, dépendant de la hauteur du siège ou la position du siège, on peut toujours l'avoir à, la à la bonne hauteur. Fait que je mettais ma vitesse plus la limite. De, on peut afficher la limite de vitesse sur du tronçon où on est grâce au GPS. Donc, si vous dépassez la limite de vitesse, c'est votre problème. Parce que, parce que vous l'avez d'en face, c'est vraiment super super le fun puis super pratique. On a aussi plein de technologies. On peut dire à la voiture, si je dépasse 110 km heure, bip-moi, dis-moi-le. Fait que là, on, on peut programmer une vitesse, puis si on dépasse 110, 115, la voiture va faire bip, bip, bip en disant vitesse, limite de vitesse dépassée. Euh... Déjà, eu une blonde qui faisait ça. Oui, mais là, l'auto peut te le faire, puis tu 'es pas obligé de parler de plus à, à l'auto si tu n'en as, si as pas le goût. C'était vraiment le fun, ça fonctionne super, super bien. Euh, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est le système de divertissement qu'on a mis dans l'auto. Je dis pas que ça fonctionne pas bien. Je dis pas que la technologie est pas bonne. Connecter euh, mon iPad, ça se fait super bien. Mon téléphone, ça se fait super bien. C'est plus l'interface utilisateur. C'est le système Q de Cadillac, qui est Cadillac, euh, Cadillac User Experience. C'est basé sur le MyLink de Chevrolet. Je trouve que le MyLink de Chevrolet fait un meilleur travail. C'est plus facile, c'est plus sobre. Euh, c'est une couche de plus par-dessus quelque chose qui est déjà là. là c'est... Le, le problème, c'est qu'on a, un peu comme le MKZ a fait, on a enlevé les euh, toutes les boutons circulaires. Donc, on a mis des espèces de... de, de c'est une espèce de ligne euh, donc, mettons, pour monter descendre le chauffage, au lieu d'être un bouton rond, c'est une espèce de, de ligne qui fait la largeur de la console. Puis si on va à droite... On, on descend le volume ou on descend la température. Puis si on va à gauche, on le monte ou on descend la mmh. température. C'est haut-bas, mais le volume, c'est gauche-droite. Ce n'est pas puis, super intuitif. Ce n'est pas intuitif. Puis la, on dirait que pour don, te donner l'impression que oh. tu as fait une action, la, la, la console est un peu flottante. donc Quand on pèse, on, on, on, on sent que la console elle va vers le fond et quand on la relâche, qu'elle revient vers nous. La même chose pour l'écran tactile. Euh, moi qui, qui est un peu geek, techno, c'est bord quand un écran tactile change de place quand t'as touche normalement parce que tu as <rire> un problème <rire> <rire> sauve <rire> c'est parce, parce qu'il y a quelque chose de brisé dans ce cas là c'est vraiment juste pour nous donner un, un, un feeling qu'on fait une action euh, mm -hmm. ce que j'ai trouvé bien par exemple c'est quand qu on approche notre main de l'écran elle va afficher le menu de sélection puis quand qu'on éloigne notre main... On pourrait main, tant qu'à ça. ouais ben ça fait que, tu sais, quand on l'éloigne, ça revient à l'écran où on était. Mais bon, c'est bien, mais je pense que ça prendra un petit peu de, de peaufinage pour rendre ça plus intuitif parce que moi, je suis quand même assez techno, j'aime ça. C'est comme les téléphones. D'une personne à l'autre, on finit par s'habituer. On fait juste changer le modèle de téléphone puis on vient perdu. C'est contre-intuitif, on ne comprend plus rien. Puis au ouais. bout du compte, on s'habitue. Ouais, C'est juste, je me mets à la place de quelqu'un qui est pas techno quand qui commence en partant. Ça doit être hyper compliqué. Euh, puis J'adore le fait d'avoir un écran tactile et tout ça, mais j'aime l'option d'avoir un bouton facile, circulaire, qui va me permettre de monter et la descendre top. le volume quand je veux. T'sais. fait Me donner un pour m'enlever l'autre, je trouve ça pas nécessairement ce que moi j'aime le plus, mais... Faire plus qu'on y et... gagne au bout du compte. C'est juste pour l'esthétique, on enlève les boutons puis ça coûte moins cher à produire. C'est beau, par exemple. Puis je suis sûr que l'interface puis le fait de faire tout ce qui est tactile dans la, la console, autant sur l'écran tactile que dans le reste de la console... Je dire, il y a du développement là-dedans, puis il y a un cours attaché à ça. Mais tu sais, je, je suis encore un fan du, du petit bouton circulaire qui m'aide à, à faire des choses rapidement si je veux. Tu sais, C'est un peu comme je disais à un moment donné, quand j'avais un produit Ford, que je pouvais demander à la Madame de Sink de baisser la température de l'auto de à 24 degrés au lieu d'être à 25. Mais le temps que j'appuie sur le piton, que je dise « température ». ajuster température à 20... Regarde, je vais tourner le piton d'un demi-degré puis je vais déjà être rendu. qu'il y a des choses qui sont... On veut être hyper technologique, mais à un moment donné, quand ça prend plus de temps ça que de gadget. le faire soi-même, ça sert plus ou moins à quelque chose. Mais c'est vraiment le seul petit côté... Je dis pas négatif, mais le seul petit côté peut-être que j'améliorerais, c'est l'interface utilisateur puis la facilité. Euh, parce que oui, on dit que Cadillac veut s'en aller vers un public un peu plus jeune... mais il y a encore des gens un peu plus âgés qui vont acheter ces voitures-là puis ça sera pas nécessairement évident. Puis je connais pas grand monde qui vont s'asseoir une demi-journée avec un, un livret d'instruction pour savoir oui, comment programmer leur système, comment utiliser leur système. Personne dans les 15 dans ans, ça va chercher son Cadillac là, il va juste taper dedans, il va dire moi ah, ça marche pas. c'est oui. un peu compliqué. Mais quand on prend possession du véhicule, normalement, le concessionnaire fait le tour du proprio avec toi du véhicule. Euh, je sais que moi, avec mon Subaru, on avait pris le temps. Comment on a, on, on actionne le, le Bluetooth? Comment on, comment on le règle et on le gère? » Ouais. Oui, ce sujet t'intéressait vraiment aussi. Là. On parle c'est une, une clientèle Non non, il m'a forcé, eux, il t'a oui, torturé. Il, il m'a fait <rire> une clé de bras, Check le Bluetooth. <rire> Dis, viens vite le jeune te montrer comment ça marche ça si toi là j'ai affaire à toi. Ah, c'est ça. Mais bon, c'est c'est vraiment la seule chose, le reste Euh, c'est vraiment super bien, super bien fini, siège arrière confortable, beaucoup d'espace surtout, euh, c'est une Cadillac, c'est beaucoup d'espace très euh, spacieux, on n'a pas l'air, on ne se sent pas pris à l'intérieur, le coffre est d'une grandeur incroyablement énorme, euh, on peut mettre des valises là-dedans sans aucun problème, vous aurez pas de problème à aller faire votre épicerie, aller magasiner, c'est des valises, euh, en voulez-vous en voilà, des sacs de golf Aucun problème. Magasiner et faire l'épicerie. Magasiner et faire l'épicerie <rire> et aller jouer au golf en même temps. <rire> euh, le, le coffre est assez grand pour ça. Euh, donc, c'est vraiment super bien. Bon, les moteurs. Euh, moi, j'avais le V6 3.6 litres à injection directe. Euh, c'est un moteur qui développe 321 chevaux, 275 livres-pieds de couple. Le modèle de base, le CTS Turbo. C'est un moteur 4 cylindres, 2 litres. turbo compressé, dans le turbo il y a un, y a un turbo compressé et euh, là on parle d'un moteur qui développe 203 chevaux, 295 livres-pieds de couple et le modèle ultime, le, CTV, le CTS V-Sport biturbo, euh, donc c'est le même moteur 3.6 litres, le V6 que j'avais dans la mienne mais euh, là on met euh, un biturbo dessus, on se ramasse avec euh, 430 420 chevaux puis 430 livres-pieds de couple, euh, Comme comme Volkswagen disait dans le temps, « Tasse-toi mon oncle. » Ça commence à être une voiture assez nerveuse et assez ultime à conduire. Euh, c'est vraiment, vraiment très Lacky bien. C'est un rose, mais ouais, c'est ça. Consommation d'essence, euh, je n'ai pas, pas tous les chiffres. Là. Euh, moi, je peux vous dire, j'ai eu une consommation de 10 litres aux 100 km moyenne. Euh, pour le modèle que j'ai, j'ai regardé vite, vite les consommations, pour le modèle que j'ai, c'est pas mal dans la moyenne, là. euh faut, faut pas oublier la mienne était V6 traction intégrale donc un, un une quatre roues motrices euh, donc ça consomme un petit peu plus mais c'est mm -hmm. c'est c'est vraiment utile l'hiver ça doit être quand même un charme ça doit vraiment bien se se déplacer ça te dans dans l'hiver. Oui, ça ça te laisse apprécier l'hiver. Donc euh, c'est vraiment à si j'ai j'ai les consommations aussi 11.4 litres au 100 km ville 6.9 route euh, 9.4 combiné. moi je te dis combiné fait qu'on parle 0.6 de différence euh, des chiffres que que GM donne fait que c'est vraiment c'est vraiment pas mal pile poil dessus là. donc euh, c'est c'est dans moyenne pour un moteur de, de cette puissance là je dis 10 litres au 100 km c'est pas euh, c'est pas hors norme c'est vraiment c'est vraiment bien Puis comme je disais c'est une voiture à 75250 dollars c'est c'est de la voiture c'est pas euh, on est loin Euh, du soul que je, que je conduisais euh, là quelques semaines ou c'est c'est une voiture totalement différente c'est une voiture c'est c'est une prestance c'est du prestige du, je sais pas c'est du prestige c'est une voiture qui est capable de compétitionner avec les les voitures c'est un statut social ce genre de voiture là c'est c'est ça c'est oh. quelqu'un qui qui veut se promener dans quelque chose de confortable quelque chose qui de la qui a de la gueule Euh, c'est pas les Cadillac de là, 10 15 ans c'est en compétition avec ce que Mercedes BMW puis Audi peut faire de nos jours l'exus et tout ça c'est capable de, de facilement combattre avec euh, avec ces voitures au, au plus haut de gamme là euh, j'ai aucun problème avec ça j'ai eu beaucoup de plaisir à la conduire j ai, j ai, j ai, je me je me, je me sentais gâté tu sais c'est sûr de <rires> promène pas d'une voiture à 75000 pièces toutes les semaines là. euh Mais pour dépanner euh, en pyjama Tu sais, moi, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que je suis allé, à un moment donné, je suis allé faire euh, une petite commande puis je suis sorti de la Cadillac avec mon, mon T-shirt de Batman puis mes euh, <rire> mes permudas armés. Euh, j'ai une petite madame qui m'a jeté un coup d'œil un peu bizarre puis euh, j'ai fait, fait un petit clin d'œil puis je suis rentré en dedans, mais elle avait l'air de me regarder comme si j'étais sorti d'une capsule euh, en extraterrestre. Mais bon, euh, tu sais, c'est sûr, c'est une voiture qui les gens s'attendent à voir sortir un certain genre de personne de cette voiture là euh puis j'étais clairement pas quoi... un vendeur de drugs moi ouais, c'est peut-être j'étais clairement pas à quoi s'attendait tu sais mais j'aurais juste dû la regarder comme un claze dire j'ai fait des millions c'est moi monsieur Google mais bon ouais Puis, ouais. Ouais. ou j'ai gagné à euh, ouais. le loto puis j'étais subisse quelque chose comme ça. Mais non, c est, c est, si vous êtes sur le marché pour cette voiture là, ben, je suis content pour vous. Euh, <rire> c'est une voiture que mal, malheureusement moi je pourrais je pourrais pas euh, je pourrais pas me permettre. c'est peut-être pas celle-là. Ouais, si tu de, sais une une fin de semaine chacun là par mois, Mais le modèle de base est quand même un peu moins cher, on parle c'est dans les 50000, c'est sûr que c'est quand même dispendieux, mais c'est quand même moins que le modèle que, que j'avais pour pour essai. Mais regardez, c'est sublime comme voiture pareil. À part, comme je disais, les systèmes Q que j'améliorais un peu. Même si un coup, on a appris comment ça fonctionnait, c'est quand même assez bien. Mais il y a des petites choses que, que je modifierais peut-être pour rendre ça plus, euh, plus convivial pour pour tout oui, le monde. Tôt. Mais autre que ça, je veux dire, c'est vraiment sublime comme voiture. C'est c'est confortable c'est c'est la tu sais, classe. Quand tu sais, quand, quand, quand, quand j'étais plus jeune mon, mon père dit mon père disait toujours oh, c'est ça porte comme une Cadillac ben c'est ça. <rire> c est, c est... C est ça veut tout dire. Ça. ça porte comme ce que c'est. C'est vraiment c'est vraiment sublime un même si j'ai la, la, la coupée CTS j'ai vraiment un petit un petit faible pour celle-là. Ça a l'air encore plus encore plus méchant mais <rire> la berline est est tout, est toute une voiture aussi. Maintenant, on va y aller avec toi, Martin, ta chronique, euh, des technologies qui ont l'air comme vraiment pressantes, mais qui finalement ont une coupe d'années en arrière du Fabrice. Mon bon, bon sujet avec un nom plus plus ou moins discutable à venir à date. Non. On fouille, on fouille. Maintenant, on va trouver un, on, on va trouver, va, va quoi, trouver un nom agrocheur pour ça. Pour ça parce que le sujet est intéressant quand on y pense. On arrangera ça au montage. Oui. <rire> Voici le, le sujet. C'est ça. Bon. <rire> Bon, pour en revenir à ce que je disais l'autre semaine, Luc était en train d'essayer un Lincoln MKZ, si je me rappelle bien. Mm -hmm. Il était en train de me parler de plusieurs options du, du MKZ que, de ma connaissance de, de, de véhicules antiques que j'ai vu puis de l'histoire de l'automobile, il y a beaucoup de choses que j'ai dé, j'avais déjà vu passer il y a beaucoup d'années. Pourtant, Luc avait l'air à, à les découvrir. ouais Donc, mais je, je suis peut-être moins vu que toi. Pourtant, non. Oui, pourtant, <rire> non. C'est le contraire. <rire> Que, le, le, que ce soit la transmission à, à push-button pour peser dans le, le tableau de bord qui au début des années 60, on pouvait en avoir une. T'en as nommé d'autres, les lumières directionnelles qui ont déjà été disponibles sur une Citroën, même des années 40 sur une Tucker. Euh... Parce que dans ce là ça, ça, ça, ça se directionnait une fois puis ça restait pris là. Fait que t'es toujours en train oui, ben de, c est, c est, c est de regarder à gauche je, je, ou à droite. Il n'y avait, <rire> avait pas beaucoup d'électronicité, comme je <rire> disais. Oui, c'est ça, ça. Mais reste que c'est une idée qui commence à avoir, un, si on veut, à, à, commercialement être viable, si on veut que les, les gens s'intéressent à des options comme celle-là. qu'important ça a existé pendant des décennies sans que personne s'y intéresse. C'est quand même intéressant des fois de de remarquer même sur des véhicules modernes, tu des comme un régulateur de vitesse adaptatif qui qui ralentit tout seul, qui est capable d'arrêter le l'auto quand on est trop près d'un autre pour pas avoir un accident, des choses comme ça. C'est un concept qui avait été déjà mis sur un un, un véhicule concept justement. En 1959, un, un autre Cadillac, celui-là, un, un cyclone qui avait quasiment deux, pratiquement deux devant d'avion, je dirais, en avant pour avoir des, enfin de radar pour venir à bout de faire ça. Mais là, il étudiait déjà le concept quand même, en dehors du fait qu'il devait donner le cancer. mais <rire> OK. <rire> si, <rire> C'est un je, petit je, défaut, là. <rire> je sais pas si vous êtes capable d'aller voir une photo de ce que ça avait l'air. C'est vraiment dans le Jet Age, là. Les, les années avec des, des véhicules avec des alérons interminables où on essayait de les déguiser en avion de chasse, si on veut. OK. mais, c est, c est okay. C mais votre, on... votre cancer a été causé par votre voiture, monsieur. Oui, mais ça reste qu'en 1959, ça a beau est un prototype qui aurait aucune chance d'être en production, mais il y avait un régulateur de vitesse adaptatif. OK. Quand il y a une dizaine d'années, c'était très rare qu'on en voyait un. Pourquoi les technologies, c'est parfois très, très long à être ah, adaptée? Des fois, c'est très long à maturer, même. J'ai vu, en faisant des recherches, j'ai vu une caméra de recul. C'est moi, quand j'ai commencé à conduire, c est, c est, c est, on n'avait même pas connaissance que ça pouvait exister. Okay. Et pourtant, et pourtant en 1956, c'est encore un prototype, mais reste que sur un Buick Centurion, en 1956, il y avait une caméra de recul. elle devait être en noir et blanc. Ouais, yeah. elle était en noir et wow. blanc, ça devait être assez flou. Mais reste que juste le fait d'avoir pensé en installer une, il y a plus de 60 ans. C'est quand même un peu troublant. Quand tu <rire> circulais, tu voyais à l'arrière de l'auto quand tu mettais sur, sur euh, pour avancer, tu avais la, la tête d'indien. Ouais, <rire> ben, le, quand le poste était de... fermé quand <rire> on était jeune. On était de sortir un mauvais épisode des Jetsons aussi. <rire> Quelque chose de même. Ouais. Mais quand même reste que moi ça m'a frappé de voir des, des choses comme ça. Écoute, un écran les écrans tactiles qu'on a tout en parlait tantôt sur le Cadillac justement. Ça, j'en ai je les ai déjà vus, les écrans tactiles de, les, les premiers avoir été installés dans des, des autos pour la vente si on veut. Et en 86 dans les en 86 90 là, les Buick Riviera, les Buick Reatta avaient un écran tactile. Okay. Écoute, c'était wow. de quoi de vraiment particulier parce que, euh, euh, je recule en 1988, le premier Die Hard, euh, le, le la tour où est-ce que les événements se passent dans le film, il y a un écran tactile puis c'était quelque chose d'extrêmement de futuriste. C'était même pas mais, dans mais... un char, là. <rire> il y avait ça dans des Buick là, accessibles à monsieur, madame, tout le monde, là, un peu à l'aise. Bon, OK, ça veut dire c'est pas la même définition mais du tout qu'un écran tacton, on vit pas dans le même monde là, c'était un peu comme un écran d'ordinateur des années 80. Bah, ouais, en vert et objet des petits points verts sur un fond noir sans plus. Mais <rire> reste pour quand on voit que ça commence à se généraliser dans les véhicules, on voit quand même il était très en avance sur le temps en 86. Là. Ouais. Oh ouais, quand et même. C'est troublant quand même. J'aimerais ça voir le prix de l'option dans le temps, ça devait être oui. gargant suisse. Ça a été abandonné en 1990, justement pour la, la distraction que ça causait, son inutilité et <rire> le prix que ça <rire> causait. <rire> On peut comprendre. C'est encore très distrayant, remarque. <rire> ouais Mais c'est au moins un petit peu plus utile. Oui, bien là, c'est sûr, sûr que ça s'est raffiné depuis le temps. Là. Ah, puis le monde est habitué maintenant d'avoir tu sais, un téléphone, un, une tablette ou quelque chose qui leur… Mais maintenant, on vit dans mm -hmm. le futur. Oui, c'est ça. <rire> le futur, c'est aujourd'hui. À cette époque-là, on est dans le futur de cette époque-là de toute façon. Moi, d'ailleurs, quand j'étais petit dans ces années-là, on me disait que les autos allaient voler en l'an 2000. Ouais, mais ça, ça ouais, ils, ont, rendu, ils ont manqué je me le rendu coup. compte que ce qui rouillait ce qui roulait, c'était des autos des années 90 avec de la rouille. Mais qu'est-ce <rire> que tu veux Non. <rire> J'ai vu le parlant des <coughs>, parler il y a pas longtemps des, des entrées sans clé. Écoute, je, je pensais moi, moi que c'était relativement moderne, tu sais, c'est une évolution logique, on passe de la clé à la petite manette, à aller à l'entrée sans clé. Quand pourtant on aurait pu juste éviter la petite manette. Parce qu'en 1959, sur un prototype de GM, la, la Firebird 3X59, de son nom très séduisant, mais, a un système d'entrée sans clé et un freinage ABS. Ah okay. oh ouais? Wow. C'est quand, quand même pas super. Mais le, là, Il y aussi un moteur à réaction, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> si, on, si on regarde ça, la, la, la majorité... La majorité de ces ces, ces percées technologiques-là viennent de chez GM. On parle de Buick, on parle en de... de parce que GM, dans les années 50, avait son... Parce que la, la télé de plus ou moins généralisée là, quand on allait en campagne. Il y avait encore la fin du tour qui faisait dans les années 40, puis avec Harvey Earl, qui était un, un designer qui... dans l'histoire est quand même très important. Euh, General Motors, il a été très fort dans les véhicules prototypes là dans les années euh, même c'est eux qui ont eu le premier je crois dans les années 30. Okay. La Buick White Job qui était je pense le qui est crédité d'être le premier euh, show car si on veut là pour en fait prototype qui déjà lui était le premier véhicule à avoir des lumières escamotables en avant là, un peu comme les anciennes Corvettes ok ouais. ben, ben c est, c est, c est, Ça a évolué vers là. Donc, ces technologies futuristes bizarres qui ont l'air sorties d'un autre monde pour ces années-là étaient, si on veut, ESGM essayaient de démontrer ça allait être quoi la voiture du futur. OK. Et on voit que sur certains points, ils sont plantés très solidement, mais que plusieurs options ont fini par cheminer. Mais... Parce que mon auto vole toujours pas. Non, la mienne non plus, mais pas à réaction non plus remarque. Non, mais mais je regarde certaines personnes conduire, c'est une maudite bonne affaire que les autos volent pas. <rire> Remarquer avoir un accident, il faut pour se planter dans le décor, faut, faut c'est facile, mais pour foncer dans quelqu'un d'autre, faut vraiment être précis. Oui, <rire> c'est <rire> aussi. Non, ben je vais je vais je vais essayer de continuer vite pour pas étirer le temps de show trop longtemps. Mais il y en a eu aussi chez Ford que j'ai trouvé le Tu sais, les décapotables à toit dur mm -hmm. on a depuis, je pense que c'est dans l'ère moderne, je pense que c'est en 97 qui ont commencé à en faire. Mais au milieu des années 50, il y avait un modèle de Ford de, de, avec l'option Sunliner qui avait un nom interminable, où le toit complètement se repliait dans la valise, complètement un toit en métal hard top d'une grosse bagnole des années 50, part complètement sur des pentures, va se cacher dans la valise. C'est assez spectaculaire à regarder. <rire> ça doit, c'est comme... Oh. Euh, c est, c est, ça doit Le processus devait pas être court non plus, fallait pas que tu sois pressé. Non, ça, on s'entend, puis encore là, le, le toit se rabattait, il y avait la section avant du toit qui se rabattait en dessous du toit, si je me rappelle bien, la valise levait et le toit au complet d'un seul morceau s'en allait dans la valise. Donc dans le temps que tu avais une valise euh, oui, de la la grosseur valet... d'une tante roulotte, là? ça, de toute façon. Vouloir faire du camping et mettre le double entre elles-là. Ouais. Mais... Le, les toits, les, les convertibles à toits comme ça, si ma mémoire est bonne, puis si' aucune garantie là-dedans, mais la, la première c'est Peugeot ou Citroën, c'est une Strain, compagnie oui, mémoire, il y en a française une, qui a commencé avec pour... ça. Ouais. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'elle a, qu a fait jusqu'en production, par exemple. me semble que oui, selon ce que j'avais entendu. C'est C'est possible. Parce sûr. que je l'ai pas trouvé en faisant mes recherches, j'ai trouvé l'autre avant. On entend moins <rire> parler aussi, vu que oui, Citroën est, est comme pas. de l'autre côté du Trudeau. Oui, la, la petite plaque. <rire> mais, oui. Donc, oui, tu oui, as raison. Oui, c'est Citroën. Je pense c'est dans années 30 ou quelque chose comme ça. Non, mais il a dit que j'avais raison. On peut finir le show là-dessus. Oui, tu as raison. Okay. On va finir maintenant. <rire> c'est correct. J'ai trouvé une chose encore plus bizarroïde que ça. En fait, d'options. Le système de navigation, c'est moi, dans mon monde, ça n'aurait pas pu exister avant qu'il y ait des satellites de GPS, et pourtant. <rire> OK. J'y oui. parle. Pas... <rire> en, en 1962. OK. Sur un prototype du nom tout aussi saillant de, comment il s'appelait déjà, le Seattle Hight 21, avec 6 roues, dont quatre qui tournent. <rire> ok, ça, ça, ça sent la victoire Non, ça reste un prototype de Ford quand même C'est juste dans l'époque où il avait essayé aussi de tenter de faire des moteurs à fission nucléaire pour des automobiles là. Oui, on, qui donnait on, vraiment on, le cancer <rire> <rire> on, on tombe dans les mêmes années d'expérimentation où il commence à être temps qui commence à penser à faire des autos là. Oh, ben... mais... <rire> mais elle disposait quand même d'un système plus ou moins fonctionnel qui s'appelait un Travel Program Computer quoi, qui, elle... qui, qui était composé d'une bernache attachée après <rire> ton tapot <rire> qui, était constru... qui était construit d'un atlas dans la boîte à gants mais... qui avait une un, un espèce de simili semblant de, de carte interne que <rire> Je disais où on voulait aller, j'ai aucune idée comment, j n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations sur ce système là de toute évidence. En fait, c'était le dash, il y avait une pince puis t'inquiète, ta, <rire> ta carte là-dessus. <rire> puis, Mais... puis, puis ton passager était il y avait un y avait un panneau aimanté en arrière, puis ton passager était en charge d'avancer la petite flèche sur la carte à chaque et kilomètre voilà. que tu avançais. Il y avait une boussole qui allait avec ça, le ça. travel program <rire> computer devait et tout boussole. Mais juste d'avoir trouvé que quelqu'un a passé à faire travel program computer pour essayer de faire un système de navigation en 1962. Oh oui. Pour avoir un 1966 stationné dans mon stationnement, je peux dire, il y a même pas de, de far-way flasher, si on veut. But, ça n'existait ouais. même pas. À l'âge de ton char, faut encore que tu teignes le bois dedans chaque année. Ça. <rire> Quasiment. Le dash est en bois complet. D'origine, ça roulait avec de l'essence au plomb. ouais c'est vrai ouais, c'est ça. Mais Puis, elle aussi donnait le cancer. <rire> tout, oui, mais il faut, faut que tu réalises que tout, même aujourd'hui, donne le cancer. Quand je regarde les bandes sur le dépanneur, tu ne me diras pas que ça a l'air à pas le donner. <rire> <rire> ouais, peut -être. Mais euh, c'est quand même Et assez incroyable, les technologies. Euh, parce qu'aujourd'hui, on, on l'a quand même assez facile. Je veux tu as besoin de quelque chose, tu as une application qui le fait, tu sais. Puis, je me rappelle dans le temps, quand j'étais jeune, puis j'avais ma Eagle Talon 95 qui avait comme aucune technologie là-dedans. Puis, tu te fiais sur une, une map pour oh oui, te rendre à quelque part que avais été été avant, ah, tu n'avais jamais été avant. Hey, J'ai fait Montréal-Pittsburgh en auto euh, quand j'avais <rire> comme 19 ans euh, dans, dans, en, en char, puis je me disais... T'sais, comment j'ai fait me rendre là sans me perdre? Tu avais <rire> fait ton testament avant, hein, au coup que map, souviens de jamais. Oui, c'est ça. Mais avec carte, puis tu te faisais... Oh, avec un, tu... un atlas dans boîte à gage. Moi, je me suis à Gaspésie, j'ai été me promener partout de la même façon. Ouais. Je ne pas voir Google Maps là, pour aller voir avant. C'est beaucoup plus difficile dans le temps. On travaillait beaucoup plus fort, c'est un petit peu plus facile bon quand le GPS marche, là. <rire> ouais, exactement. Si vous avez un GPS susceptible comme moi, c'est autre chose. Bon. <rire> tu es pas fin que ta femme. Arrête. Euh, non, non, non, non, non, mon vrai GPS. <rire> <rire> Ouf, ça va sur un terrain, tu ouais, ouais. qu'on va arrêter cela. Merci beaucoup euh, Martin tu pour Ah, euh... je juste une 2 secondes. très drôle parce que j'ai trouvé l'encaisse du lecteur CD aussi. Parce que encore dans les années 50 qu'ils ont réessayé dans les années 60, Krasler a vendu en option. On pouvait mettre un tourne-disque pour faire jouer des 45 tours. Oui, c'est vrai. <rire> wow! <rire> J'espère que la suspension était bonne. Les springs étaient tellement solides pour tenir le, le, le disque à sa place qu'on finissait par rayer les disques, à les scraper avec le temps parce que l'aiguille passait au travers des disques tellement c'était oui. tenu là, solidement. Ah oh Wow. Ah non, écoute, surtout que c'est de tenter d'utiliser une technologie qui se base sur la vibration. <rire> sur... Non, mais c'est parce que le disque, c'est gravé physiquement. Là. Le disque les... il y a une, ont une ondulation dedans, grilles c'est qu'elle part sur l'ondulation, puis c'est ça qui fait qu'elle est capable de lire. Dans les un champ ça vibre. Est <rire> les premiers sont installés sur le tunnel de transmission, Par terre. <rire> Ça, oui. ça devait être pas pire génial <rire> tu ponies à l'accident la et le disque te spinait dans la face oui, avec, avec une suspension des années 50 remarque, ça devait être une toute autre histoire ouais pas certain pas <rire> certain euh, ouais, ouais. Wow. Ah, mais bon, écoute tout ce beau monde là a d'être avant leur temps puis euh, des fois ça euh, marche il y en a des très fois... avant-gardistes là-dedans ouais, ouais. on va peut-être bien rire de certaines des technologies qu'on voit aujourd'hui aussi euh... On va les voir réapparaître dans 20 ans, hein, ouais. quand ils vont disparaître dans 2-3 ans, comme les, les speakers qui flashent, des choses comme ça. <rire> Peut-être. J'avais vu il y a quelques années, je pense c'est sur une vieille Mercedes, euh, les essuie-glaces, mais articulés euh, en trois portions, puis les deux portions du bout, pas la centrale qui tenait avec, euh, avec le manche, mais les deux autres qui étaient articulés avec un petit moteur qui balayait euh, le, le, le pare-brise. ok Toute tu On aimer ça. se compliquer la vie? ouais vraiment. Essaye de te magasiner des essuie-glaces pour cette technologie-là depuis. <rire> Essaye d'échanger. Es Les avec, pièces t'sais. de rechange, ça doit être facile à trouver. Ouais, c'était C'en était pathétique parce que, est-ce que ça enlevait vraiment plus l'eau? Dans glace, l'hiver, oh, poigné dans le verglas. Là. Ça, ça coûte plus <rire> juste plus cher à remplacer. Ouais. Donc, là-dessus, ben on vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. La semaine passée, je l'ai oublié, mais là, cette semaine, je ne l'oublierai pas. Je vais faire le dernier petit tour de table savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, sur le web. Je vais commencer avec toi, Jeff. Euh, J'ai mon blog, euh, il n'est pas très vivant ces temps-ci, euh, jefbouilleux.ca, ou sinon, il y a mon travail à la à fondation du children.com. Martin, de ton côté... oui donc euh, moi ben, je rejoig ab par mon nom sur la plupart des réseaux sociaux et euh, <coughs> je sais je vois je, je vais utiliser la même expération qui est pas très actif ces temps ci mais j'écris j'écrivais parfois et j'écrirai éventuellement sur le site du podcast auto et Luc, camp terminant Euh, vous, sur Twitter, vous pouvez me rejoindre à Scalazormo, puis vous pouvez me lire euh, à chaque semaine, pas sur le site du Podcast Auto, mais non, parce que, tu sais, je sais, quand il même. Est en, il est en sous-traitance. C'est <rire> ça, je suis en sous-traitance. <rire> euh, vous pouvez me lire sur le blog automobile de Kijiji à frkijijblog.com. J'écris, bon, sur euh, le monde de l'automobile, chronique auto ou autre. Donc, à chaque jeudi, un nouvel article en ligne. et Puis, euh, toi, Jean-Benoît? mais En plus du podcast Toto je suis aussi à la barre d'un autre podcast, un petit projet qui, euh, tranquillement pas vite, prend son envol, qui s'appelle « La réalité augmentée euh, ». Et là-dessus, toi, Luc, et aussi euh, notre autre comparse, Daniel Caracena, on jase euh, de jeux vidéo et de cinéma, tout ce qui est geek à euh, chaque semaine. Euh, vous pouvez les retrouver via le site internet « réalitéhog.com ». Euh, sur Twitter, moi personnellement at Ganji underscore B sinon euh, pour euh, La Réalité Augmentée at Realité Hog a bien sûr, euh, pour venir nous jaser là-dessus ou encore via Facebook cherchez-nous, euh, on est on est jasable et facilement atteignable bon, On a des adresses courriels aussi, euh, si vous voulez nous écrire pour le podcast auto, c'est lepodcastauto at gmail.com euh, si vous avez des questions, commentaires ça va nous faire plaisir de vous lire puis il y a, bon, les comptes podcastauto sur Facebook puis sur euh, Twitter aussi. Que voilà je... je fais le taux Que j'oublie toujours de plaguer <rire> Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Autant vous trois, Martin, Luc et JF, que vous les auditeurs. On se dit une prochaine fois pour une autre édition du Podcast Auto. Salut tout le monde. Bye bye. bye. bye, bye.